Exemple. Paul Dufaux a une adresse e-mail. 1. Anne a un ami. 2. Monsieur Danny va bien. 3. L'ami de Mathilde s'appelle Chloé. 4. Madame Lebon a un garçon. 5 Roberto parle français.